Mais qu'en stage 19, le premier à croire par les femmes kadija, et parmi les hommes Abu Bakr, est l'un des Moali bin Abi Talib, que Dieu soit satisfait d'eux.